One Qibla présente Comprendre le Coran, l'essentiel du tafsir. Allahumma alhamdu liLlah wa wa salam ala Rasulillah sallallahu wa nasta'ainhu Sallallahu wasallam. Och ni kommer inte att dö, om ni inte är muslimar. Och ni, människor, och han skapade från henne en ägare och 23 de la aya numero 23 al-ayatu al-thalithatu wa 20 Allah subhanahu wa ta'ala ou bien plutôt de la ayah 22 je m'excuse parce qu'on l'avait pas encore couvert lors de notre dernière séance subhanahu wa taala yamshi 'ala ahda yamshi sawiyan 'ala mustaqim il dit subhanahu wa taala ça c'est une question cette ayah elle contient une question une question de comparaison ici entre l'état de deux personnes il dit subhanahu wa taala di On demande ici. C'est une question que Allah Azza wa Jalla nous demande à nous. Et Allah Subhanahu wa Taala, Il dit aussi à son Prophète indirectement qu'Il la demande aussi aux kuffar, aux mécréants. Qui est donc mieux guidé parmi les deux personnes suivantes? Il y a deux personnes que Allah Azza wa Jalla nous présente. Il dit Subhanahu wa Taala. Est-ce que c'est celui qui marche face contre la terre, celui qui va Tête baissée, celui qui a la tête baissée et qui marche avec sa face sur sa terre, est-ce que c'est lui qui est mieux guidé Ou bien est-ce que c'est celui qui marche redressé et qui est sur le voie, ou bien la voie de la droiture Alors c'est quoi en quelque sorte c'est quoi le tawhid c'est quoi le raisonnement derrière cette ayat les de 1, ils citent ici un il cite ici hadith du prophète alayhi salam rapporté par l'imam al bukhari et l'imam muslim alayhima ta'ala hadith de anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu une fois il y a un homme qui a demandé au prophète alayhi salatou salam ya Allah, au oh, prophète d'allah kayfa yuhshar al kafir le wadihi comment est-ce que le jour de la « Al-Kafir va être ressuscité, ressuscité sur, sur son visage ». Ça veut dire « Yawm al-Qiyama ».« Al-Kafir, il va se déplacer sur son visage ». Alors, c'est comme si cet homme-là, il est surpris de cette chose. Il, ne peut pas, il a du mal à imaginer que quelqu'un puisse se déplacer sur sa face. Et là, le prophète, alayhi il a répondu en disant « Alaysa alladhi amshahu dunya » قادرا على ان يمشيه على وجهه se deplacer sur ses pieds في الحياه capable aussi de deplacer de le faire déplacer sur son visage et sur sa face yawma al-qiyama. Allah Azza wa Jalla qadir Donc de un, cela nous indique que al-kafir al-qiyama, le mécréant, il va physiquement se déplacer sur sa face, sur son visage, à la place de se déplacer sur son pied. Mais aussi, les ulamas, ils disent, c'est parce que son état dans al-hayat al-dounia, sa situation dans cette vie du bas monde, al-kafir, Que tellement, que tellement, comme on dit ici dans la langue arabe, c'est difficile ici de traduire exactement en français, mais tellement son visage, sa face était concentrée, était baissée parce qu'elle était concentrée sur al-hayat dunya, sur la désobéissance d'Allah subhanahu wa taala, ainsi de suite. Elle n'a pas vu plus loin, elle ne regardait pas plus loin. Ça veut dire sur le chemin d'Allah azza wa jalla, al-mustaqim. Que qu'est-ce qui arrive? Son cœur ici, il devient il devient inversé. Ça veut dire les uléma, ils disent, il va considérer yara al wal que pour lui, le faux ça va devenir la vérité, le bien et le bien ça va devenir le mal il va mal percevoir le bien et il va bien percevoir le mal de ce fait le, cette réalité d'adou dans un hayat dunya le fait qu'il soit renversé, son cœur soit renversé et bien yawm al qiyam son jaza, sa punition auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa rétribution sera que il va se déplacer sur sa face yadabillahi subhanahu wa ta'ala alors Allah azawajal il dit Qui parmi les deux est le plus guidé, et le mieux guidé Ici c'est une question de, de guidé. Donc si on va imaginer cela avec notre esprit, quelqu'un qui se déplace avec sa tête et quelqu'un qui se déplace avec ses pieds, lequel ou bien laquelle parmi ces deux personnes est sur le chemin de la guidée, première chose. La deuxième chose ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le min comme étant Yamshi Sawi il marche redressé. Il peut voir loin de 1 et de 2, il est sur le droit chemin. C'est le chemin de l'islam comme dans Sorat El Fad Ha Ehdina Asrata. Al-Mustaqim, le chemin de Allah c'est un chemin qui est droit. Rasoulullah ﷺ, lorsqu'un homme il est venu lui demander, Yah Rasoulallah, je veux avoir un conseil, un rappel, mais un rappel bref sur l'Islam. Qu'est-ce que le Prophète sallallahu Il lui a dit: "Allāhumma thumma staqim. Dis, j'ai cru en Allah et par la suite, qu'est-ce que tu fais? Staqim, ça veut dire soit sur le chemin de la droiture, soit sur le chemin d'Allah Subhanahu wa donc ça c'est quelque chose de extrêmement important ici de toujours se rappeler que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le chemin de la droiture huwa as-sirat al-mustaqim siratullahi -siratul subhanahu wa ta'ala. طيب qui vient juste après il dit que Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jall il nous dit dans euh, sourate al-mulk laie numero 23 قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده qadilan ma tashkurun di c'est lui ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire moi je vous invite à Allah azza rasulullah alayhi salatu wassalam il invite son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah azza wa jalla ce n'est rien de surprenant de demander aux gens d'adorer Allah azza wa jalla c'est parce que huwa Det ansha'akum c'est lui qui vous a créer ça veut dire il vous a créé et bada akhlaqakum ba'da an lam takunu shay'an madhkura comme Kathir رحمه الله تعالى que c'est Allah azza wa jall qui nous a créé à partir de rien du tout de né c'est pas que notre matière première existait par exemple et que On était rien du tout et Allah Azza wa Jalla est celui a créé, Subhanahou wa Ta'ala, a engendré de rien. Il n'avait pas de partenaire, n'avait pas d'associé ou bien d'assistant dans cette création, c'est lui, seulement lui han nous a créé, Subhanahu wa Ta'ala, et, ta ta et il vous a accordé. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla ta wa Ta'ala L'ouïe Lui, la vue Ainsi que LFIDA F ici al afida c'est le pluriel de fouad ça peut faire référence comme certains ulama ils ont dit au cœur donc le cœur ici certains ulama ils disent aussi ça fait référence à la raison l'esprit à aql en tant que tel donc en général c'est la capacité de raisonner l'intelligence ici et de prendre des décisions d'avoir des volontés ainsi de suite alors hada al que ça ça revient au fouad que ce soit ici le cœur ou bien la raison ou bien ou bien une combinaison des deux donc ça Allah azza il nous rappelle cette ni'ma Bien sûr Allah Azza wa Jalla nous a accordé beaucoup de ni'am comme nos pieds, comme nos mains, et ainsi de suite, mais c'est ces fonctions là ou bien c'est ces ni'am d'Allah d'Allah Azza wa Jalla dans notre création qui sont citées dans cette ayah. Pourquoi C'est parce que comme ils disent les ulama, que ça c'est les ni'am les plus les plus évidentes de un, les plus euh, les plus serviables dans notre vie, c'est la capacité de voir, la capacité d'entendre et la capacité de de réfléchir et de raisonner, d'être intelligent et ainsi de suite d'avoir des émotions, et ainsi de suite. Ça, ça vient avec Al-Fouad. Et aussi, les ulama, ils disent, c'est parce que ces trois, ces trois ni'am d'Allah Azza wa ta'ala constituent les canaux qui nous permettent d'arriver à la vérité, d'arriver à l'haq, l'haq, la vérité, le message d'Allah Azza wa les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit ce qu'on peut voir, soit ce qu'on peut entendre, ou bien ce qui vient avec la, la réflexion et la méditation. Wa at tafakkur wa at-tadabbur il dit subhanahu wa ta'ala, que en réalité malheureusement vous êtes peu reconnaissant ça veut dire ici les gens en général l'être humain en général il est peu reconnaissant La reconnaissance est chocante, c'est le fait de remercier Allah pour ses niam, avec notre cœur, de reconnaître que toute ni'am vient d'Allah, pas d'autres partenaires. Wa ma Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Le fait de ne pas dit, la dit, Allah, Allah, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, Allah, dit, Youn kiouna? Il y a des gens qui ont des nia'amd d'Allah azawajal, mais qui les renient. Ils disent que Allah subhanahu wa taala ne m'a pas bien traité, ne m'a pas donné assez de choses. Je n'ai pas assez. J'aurais dû avoir plus. Alors ça, c'est des, des personnes qui renient une partie des nia'amd d'Allah azawajal. C'est pour ça, Allah subhanahu wa taala, il dit que l'être humain ici, malheureusement, khalilen, que il est peu reconnaissant. Et en termes aussi de quantité ici, de ratio de pourcentage en d'autres termes parmi tous les êtres humains quel est le taux d'êtres humains qui sont reconnaissants, Allah subhanahu wa taala, et bien le Coran aussi nous informe dans plusieurs ayat que c'est peu de personnes yashkuroon Allah azza wa peu de personnes qui sont reconnaissantes envers Allah subhanahu wa taala, alors que c'est Allah azza wa qui nous a créé et qui nous a accordé toutes ces ni'am subhanahu wa taala, mais encore une fois, la psychologie de cet être humain qui est parfois bizarre et étrange, c'est que lorsque Allah azza wa il lui donne les ni'am, il oublie Allah azza wa il n'est pas reconnaissant Et lorsque Allah Azza wa Jal, il le teste, il l'éprouve, il lui enlève des ni'am, c'est là qu'il panique et que parfois il va se plaindre. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il ne me donne pas Alors qu'en réalité, si Allah Azza wa Jal, il lui donne, il va oublier Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi, قُلْ هُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ça, c'est la l'aïa numéro 24. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Dis, quul, dis-leur quoi هو الذي celui qui encore une fois qui est Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي ذراكم في الارض celui qui vous a créé et qui vous a répandu sur cette terre Allah azza wa jalla nous a distribué sur cette terre On voit aujourd'hui que les êtres humains se trouvent partout sur cette terre et de ce fait, c'est ça ce qui permet en d'autres termes aussi que la vie humaine elle puisse exister, c'est que les gens se complémentent et s'entraident. Chacun il a sa propre spécialité. Il y a des personnes qui sont spécialisées ou bien qui sont plus proches par exemple de la terre, de l'agriculture. D'autres personnes sont plus proches de, de la mer. D'autres personnes sont plus proches de, euh, de la mer. Ça veut dire qu'ils font, ils font la pêche et ainsi de suite. D'autres personnes sont plus proche de, des grandes villes, des industries, de, du commerce, et ainsi de suite. Alors chacun, Allah Azza il y a donné sa propre sa terre à laquelle il a un, un certain attachement, un attachement de cœur. Et est d'où est-ce que vient cette distribution Elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous a répandu sur cette terre, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa c'est lui qui nous a mis un peu Partout sur cette terre Et il ne nous a pas laissé comme ça à nous-mêmes faire face à notre propre sort. Allah Azza wa nous a responsabilisé avec, avec ça. Comme Allah Azza wa Jal il dit Est-ce que l'être humain pense qu'on va le laisser comme ça sans lui donner des ordres et des interdits Allah Azza wa il a donné des indications bien précises subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé des prophètes et des messagers pour nous dire aussi comment vivre sur cette terre quelles sont les bonnes choses à faire, quelles sont les mauvaises choses à, à ne pas faire et à, et à éviter. Et il nous rappelle, subhanahu wa ta'ala, par la suite, que même si on est sur cette terre, eh bien, on ne va pas rester sur cette terre de façon éternelle. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Wa ilayhi tuhsharoun » Et c'est vers lui que vous serez rassemblés, que vous serez tous rassemblés, ça veut dire pour comparaître pour Yawm Al-Qiyama, Al-Hashr au d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal, encore une fois, il nous rappelle Al-Qiyama, il nous rappelle le jour dernier et le jour du jugement comme dans plusieurs ayats dans Al-Qur'an, Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Assa'a et le jour où nous allons revenir vers lui et qu'il va nous questionner subhanahu wa Ta'ala. Al-aya après cela, il dit Subhana wa Ta'ala, et ils disent "Quand est ce cette Maintenant, Vu voyez que Allah Azza wa dit que nous allons revenir vers lui, et là il nous cite juste après l'une des formes ou bien l'une des réponses que le prophète sallallahu alayhi wasallam, il recevait des mécréants, des kafirines, et des mushrikin lorsqu'il leur parlait alayhi salatou wasallam de Sa'a, du jour dernier de la vie après la mort. L'une de leurs réponses ce qu'il disait par moquerie ici pour se précipiter et pour montrer à quel point est-ce qu'il renie akhir et qu'est-ce qu'il ne croit pas au, euh, au jour dernier et qu'il ne craigne pas le jour dernier quelle belle la yafun al comme Allah il dit alors ils sont tellement insolents ici envers envers la vérité qu'ils disent quoi ils disent dit متى Où est-ce que, c'est quand est-ce que cette promesse va arriver Quand est-ce que cette promesse sera là À quand cette promesse La promesse ici, comme on a mentionné certains ulamas de tafsir, ils disent la promesse c'est يَوْمَ الْقِيَامَةِ C'est le jour dernier. C'est Yawm al-Qiyyama. Il, il demande ici au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vu que tu nous, tu nous dis qu'il va y avoir un jour dernier, on aimerait savoir, c'est important, tu dois nous dire ça va être quand exactement. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans, dans 30 ans, ça va être quelle journée, ainsi de suite. Il demande cela au prophète, alayhi salatu wa Ça veut dire ce genre de détail pour montrer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand, quoi eux, Il se moque du jour dernier de Yaum Al-Qiyama iyadan billahi subhanahu wa ta'ala Et d'autres ulémas de tafsir ils disent non, probablement que cette ayah elle parle plus de d'une autre question ou bien d'une autre moquerie que les mushrikin, ils faisaient mata al-wa'd kuntum sadidin, à ah, quand cette promesse c'est la c'est pas la promesse de l'au-delà de al-qiyamah du jour dernier, c'est la promesse de al-adhab, du châtiment de la punition dans Al-Dunya. dunya parce que Allah azza wa on sait que subhanahu wa ta'ala, il a puni des nations avant la nation de Corée chez de l'Imouchehlikine et notre nation nous il y a plusieurs nations qui furent punies par Allah subhanahu wa taala lorsqu'elles ont rejeté le message de leur prophète et la vérité qui leur venait de leur de leur prophète alors ça c'est cité dans un kalim dans plusieurs versets dans plusieurs ayats comme rappel à ces mouchehlikine alors il disait au prophète صلى الله عليه وسلم Si vous êtes véridiques, vous les musulmans, alors dites-nous, quand est-ce que cette punition va arriver Ça veut dire, de un, on veut savoir c'est quand est-ce que ça va arriver, de deux, on se précipite, on aimerait la, la, la voir, on aimerait faire face, on aimerait être puni. Donc là, il se moque encore une fois de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. « In kuntum sadiqina faja'alu ala matasudqihim an yukhbaru bi Donc là, regardez, leur logique, selon leur logique, si vraiment il y a une punition ou si vraiment il y a un jour dernier, vous devez savoir c'est quand la date et vous devez nous informer de cette date. Ce qui est bien sûr complètement complètement faux. C'est parce que dans les deux cas, c'est Allah Azza wa qui le sait, qui connaît le rêve et qui connaît l'avenir subhanahu wa ta'ala. Et cela nous apprend quelque chose d'intéressant ici, c'est que lorsqu'on fait, lorsqu'on transmet le message d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et que parfois il y a des gens qui posent certaines questions, encore une fois par moquerie, ou bien ils veulent tout simplement compliquer la chose sans raison. Des questions, ils veulent avoir des informations qui ne les aident en rien. Alors j'aimerais savoir ça va être quand exactement telle chose De quelle façon est-ce que ça va se passer telle chose Alors que de 1 ce n'est pas utile Ce n'est pas un hukm pratique de la religion d'Allah De 2 ce n'est pas une information, une donnée que nous avons Et de 3 ce n'est pas lié ici à la vérité Ça veut dire quand on dit qu'il va y avoir un jour dernier Pour croire au jour dernier Ce n'est pas nécessaire de savoir c'est quand la date de ce jour dernier Alors ici, qu'est-ce qu'on fait avec cela ?« I'radun » Là, on va se détourner d'une telle question et on va dire, ça c'est une question, comme on dit, qui est non pertinente. Donc, leur question ici qui est « in kuntum C'est complètement une question qui est non pertinente et non reliée à la question ici de la logique ou bien de la raison ou bien de « qu'on doit accepter, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah azawajal, il dit dans la ayah juste après Nah 26, qul la al-ilmu connaissance, la science, ça veut dire la réponse à votre question, eh bien elle subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jall qui le sait quand est-ce Si même il va y avoir une punition dans la dunya, parce que peut-être qu'Allah Azzawajal, il va les guider, subhanahu wa ta'ala, il va les guider dans la, hayat la dunya, comme c'est arrivé pour plusieurs ennemis du prophète, sallallahu alayhi wasallam et plusieurs ennemis de l'islam et de l'iman à travers, à travers l'histoire de l'humanité, ou la même chose ici, c'est seul Allah Azzawajal, qui connaît quand est-ce que la quand est-ce que le jour dernier va arriver quand est-ce que le qiyamah va arriver parce que ça ça fait partie comme c'est mentionné dans le Coran kalim de mafatihu, al-ghayb ou bien de uh, umour al-ghayb les questions de ghayb التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى que seul Allah azza wa jalla il connaît inna Allahu 'indahu 'ilmu as-sa'ah subhanahu wa ta'ala slik ya la connaissance de lui ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni même les anges ne connaissent exactement la date Et, la, le, euh, et, le, euh, et le temps, en quelque sorte, qu'Allah a décrété pour la fin de ce monde. Ça, ça revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَعْلَمُ وَقْتَ ذَلِكَ عَلَى التَّعِيلِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّىٰ Wajjal illallah azza wa jall. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là encore une fois, ça nous rappelle que si jamais on entend quelqu'un dire que moi je connais quand est-ce que ça va être la fin des temps, ou bien comme Karim en faisant des calculs de plusieurs lettres et ainsi de suite pour quand que la fin des temps Allah al-haq. Quelqu'un qui dit des mensonges à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Tu n'es pas meilleur que le prophète, sallallahu alayhi wa ni meilleur que Jibril, alayhi salam. fa anta kathabun, tu es un menteur. »« billahi, subhanahu wa ta'ala. » Il dit, subhanahu wa ta'ala, <coughs> « قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين donc la science c'est au près d'Allah azza wa jall puisqu'il est du, du délai ou bien de la date du temps de la punition de la fin des temps et moi ça veut dire Muhammad alayhi salat salam je ne suis que nadhir mubid ce que nadhir c'est un avertisseur quelqu'un qui avertit la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala adab Allah subhanahu alla. Tout ce que je peux vous dire, moi, ça veut dire le prophète, alaihi salatu salam, c'est que la punition d'Allah ou la fin des temps, eh bien qu'elle est véridique et que c'est quelque chose de sérieux et que ça va venir le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va l'envoyer Quand Allah ou A'lam, c'est Allah qui le sait, on ne sait pas. Et ce n'est pas important ici pour craindre la fin des temps de connaître. C'est quand exactement que ça va arriver la fin des temps. Donc, ça c'est parmi les fonctions de tous les prophètes, c'est « nadir », d'être un avertisseur, quelqu'un qui avertit les gens. Ça veut dire qu'il leur dit « attention, c'est quoi un nadir ?» C'est quelqu'un qui dit « il ne faut pas faire telle chose sinon voilà la mauvaise conséquence ». Et l'opposé de ça, ou bien de l'autre côté, c'est El-Bashir. C'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Ça veut dire, si vous faites telle bonne chose, voilà là récompense auprès d'Allah Azza wa Jall soit dans dunia ou biya dans l'akhirah donc bashiran wa nadhira wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundhirin tous les prophètes ont été envoyés avec ces deux ces deux fonctions principales mais vu que dans ce siyaq de l'ayat comme on appelle dans ce contexte des versets ici ça parle de la menace de la punition d'Allah Azza wa Jall et eh bien ça nous parle du prophète que le prophète sallallahu alayhi wasallam c'est un avertisseur wa inna ma ann Mubin, c'est un avertisseur. Et de deux, il est aussi Mubin. C'est quoi Mubin C'est quelqu'un qui avertit de façon claire avec... Avec clarté avec pleine clarté. Tous les prophètes Allah Azawajel, il leur a envoyé ou bien il les a envoyés bilisainin mobin avec une langue qui était très claire, avec une façon de s'exprimer, de présenter la réalité et la vérité qui était extrêmement claire. Il n'y a pas un prophète qui ne sait pas comment présenter la vérité à son peuple. Même Moussa Alaihissalam. Pour, un, pour une petite faille qu'il avait dans sa langue, il a demandé avant d'aller faire Aoun, avant d'aller pour avertir Pharaon, il a demandé à Allah azawajel de l'aider ou bien de lui enlever cette faille et cet obstacle qu'il avait dans son expression. Alayhi assalam et Allah azawajel il lui a accordé, comme on le sait dans l'histoire de dans l'histoire de euh, Moussa alayhi assalam. La ayah juste après c'est la ayah numéro 27 il dit subhanahu wa ta'ala falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul Le jour où ils vont le voir, Allah Azza wa il nous parle d'une situation qui va arriver, mais comme si elle est arrivée. Lama ra'owu, ça parle ici, c'est une formule qui est utilisée dans, dans le passé ici. C'est comme si c'est déjà passé, mais c'est une chose qui va venir dans l'avenir. Ça veut dire que ce soit la punition d'Allah Azza wa ou bien que ce soit yawm al-qiyama, le jour dernier, la punition d'Al-Akhira, qui est bien sûr la punition la plus la plus horrible 'Aya bilahi subhanahu wa ta'ala la plus terrifiante il dit subhanahu wa ta'ala lamma ra'awhu zulfatan lorsqu'ils vont le voir de très près la punition est devant eux et face à eux zulfatan ça veut dire c'est quelque chose de très près donc remarquons ici que l'être humain en sait encore une fois ça fait partie de la psychologie de l'être humain par défaut de base sauf les gens à qui Allah Azza il a accordé Subhana wa Taala al-hidayah la guidé ainsi que quoi la raison le vrai aql, ici la pleine raison et la sagesse al-hikma que lorsqu'ils voient un mal arriver qui est certain et eh bien ici ils vont être quoi euh, en quelque sorte soucieux de de se préparer pour y faire face Mais la majorité des êtres humains, même lorsqu'ils savent qu'il y a un mal qui arrive, si le mal, il est loin, il pourrait arriver un jour ou l'autre, mais ce n'est pas imminent. Qu'est-ce que la majorité des êtres humains ils font Eh bien, ils vont prendre cela à, à la légère, surtout les choses qui font partie de l'invisible, comme ce qui est le adhèbre, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le, le jour du jugement, le jour du jugement au jour du auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala, Le moment où il va, il va voir la punition d'Allah Azza wa qui va être très proche de eux, il dit subhanahu wa ta'ala si at Que les visages des kafiris, Allah Azza wa Jalla, il nous décrit leur face, leur visage, quelle va être l'expression de leur visage qui représente encore une fois ce qu'ils vont ressentir en, en tant que tel. Si, qu'est-ce que c'est quoi Si, at, ça veut dire leur visage sera affligé, sera ughifiya 'iyadan subhanahu wa ta'ala ay lamma qamat <translations> al-qiyamah wa shahidaha al-kuffar allaahu subhanahu wa ta'ala il nous parle ici ou bien il nous décrit comment ce que leur visage va va changer va devenir noir va comme Allah a dit le décrit dans d'autres ayats que leur visage va devenir sombre va devenir noir 'iyadan billahi azza wa jalla ici de peur et de crainte et là on va leur dire quoi wa lahum alladhi kuntum Voici ce que vous étiez en train de réclamer. Voilà ce que vous réclamiez, ça veut dire dans Adunia, vous étiez en train de réclamer la punition. Vous étiez en train de réclamer le jour dernier. On veut le voir pour y croire, comme certains ils vont dire. Ou eh bien comme certains ils disent de nos jours, eh bien, القيام, ils vont voir la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sera trop tard pour y croire parce qu'ils vont y croire malgré eux mais ça ne sera pas un iman qui leur sera bénéfique. C'est parce que l'épreuve et le test sera déjà expiré. C'est terminé. Donc là on va leur dire C'est comme pour les blâmer, pour encore une fois pour les humilier. On va leur dire هذا الذي كنتم به تدعون اي تستعجلون c'est que vous, vous précipiter à avoir certains ulama ils disent comme Nassafi si tad'oun saviens ad-du'a ça veut dire c'est c'est une forme ici dans la langue arabe c'est une formule une expression un style qui est intensifier pour exprimer ici le doua ça veut dire il faisait un doua il demandait à Allah Azza wa ya Allah alors accorde nous la punition si elle est vraiment véridique on veut la voir cette cette punition d'Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa à la place de demander le pardon d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de demander que Allah Subhanahu wa Ta'ala il les guide non ils ont fait malheureusement le contraire Il dit Subhanahu wa Ta'ala la ayah numéro 28 قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي يجير الكافرين من عذاب دي encore une fois remarquez que toutes ces ayats commencent par par قل قل قل ça veut dire ici encore une fois c'est pas la parole de mohammed alayhi wasallam c'est la parole d'allah azza wa qui ordonne à son prophète sallalahu wasallam et son prophète sallalahu alayhi sallam, il rapporte et il le récit les ayat d'Allah Allah wa jall Allah subhanahu wa ta'ala z a révélé même qul même dit il ne lance pas alayhi salatu salam ça veut dire ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala qul ara'aytum in, -ma min -in, -in. Imagine, Allah min alim imaginez si Allah azza Qu'Allah subhanahu wa taala me fasse périr moi et ceux qui sont avec moi. Si Allah azawajalla me fait périr moi et ceux qui sont avec moi, ça veut dire moi, c'est Rasoulullah alayhi s-salat wa salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Encore une fois, ici dans un contexte Mekwa, c'est avant la Hijra, c'est les muslimines, les quelques muslimines, la minorité de muslimines qui étaient opprimées à l'intérieur de la Mecque. Si Allah azawajalla il va les faire périr. Pourquoi C'est parce que ici Euh, certains ulama, ils disent, certains des, des mouchriquines, ici, de leur, encore une fois, de leur insolence, ils faisaient dua, ils appelaient Allah, ils invoquaient Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils détruisent les muslimines, pour qu'ils détruisent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les muslimines qui étaient avec lui. Ça, c'est de un. Une autre chose, c'est que certains des mouchriquines, une autre façon ici de comprendre l'aïa, D'un point, point de vue du contexte général ici de, de révélation de uh, yeah. un, donc un, un autre point ici c'est que certains des ils disaient il ne faut pas donner trop d'importance à ce, à ce phénomène-là de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des muslimines et de ceux qui sont avec lui, il faut juste attendre que lui il va mourir qu'il va mourir et après ça ça va se terminer, on ne va plus entendre parler d'eux. Alors, Allah Azza wa Jal, il dit Allahi, Dite, Dit, imaginez, si Allah Azza wa Jal me fait périr, moi et ceux qui sont avec moi, ça veut dire on va mourir ou bien on va être détruit ou autre chose, on va disparaître. Ça, c'est le cas numéro 1. Ou la deuxième possibilité, c'est quoi Ou que Allah soit miséricordieux envers nous. Que Allah nous fasse miséricorde. Ça, c'est la deuxième possibilité. Ça veut dire certains ulama, ils disent, ça veut dire, non, non, on ne sera pas, quoi On ne sera pas puni par Allah comme quand vous êtes en train de vous de demander dans votre dua. Bien au contraire, on va être victorieux sur vous et on va... Avoir le dessus sur vous. Ou, Rahimana, ça veut dire, Allah Azza wa si nous accorde une longue vie, on va être là longtemps, on ne va pas bientôt mourir. Ça veut dire, dans les deux cas, peu importe notre sort, il faut penser à votre sort, à vous-même. Il dit, subhanahu wa ta'ala, فَمَيُّ جِيرُوا kafirin min عَذَابٍ أَلِينٍ فَمَيُّ جِيرُ kafirin أي فَمَيُّ Qui va sauver Les kafirines, qui va sauver les kafirines, ceux qui sont contre le prophète (alayhi salatou salam), ceux qui mécroient en Allah (subhanahu wa taala), qui va les sauver d'une punition Et d'un châtiment qui est douloureux, qui va les protéger contre cela. Il n'y a personne qui va vous protéger contre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire en d'autres termes, comme il nous dit ici l'imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala. « anfusakum, anfussakum لا la munqida lakum minallah illa tawbatu و الانابه ولا ينفعكم وقوع ما تمنون لنا من العذاب والنكال فسواء عذبنا الله او رحمنا فلا مناص لكم من نكاله Que peu importe notre sort votre sort tant que vous êtes des kafirines c'est quoi ça va être le châtiment sévère, sé, sévère et douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala la seule issue que vous avez pour ne pas que Allah wa vous punisse subhanahu wa ta'ala eh bien c'est de faire la de vous repentir, de revenir vers Allah subhanahu wa taala, cessez de penser à notre sort et d'imaginer les différentes situations, parce que notre sort ne va rien changer à votre sort, à vous. Tumbo ilallahi azza wa jalla wa utholu fidhihi et revenez vers le Tawhid d'Allah subhanahu wa taala. La aya 29 neuf il dit subhanahu wa taala. Quul huwa al آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui notre seigneur mais Allah azza wa jalla ici n'est pas cité avec son nom Allah il est cité avec son nom ar-rahman qul huwa ar amanna bihi wa alayhi Tawakkalna 'ala Allahi Ar-Rahman pourquoi ce nom bien particulièrement peut-être Allah haut et grand sait parce que Allah Azza wa Jall il est miséricordieux ici envers les kafirines envers les musulmans envers le prophète et les musulmans qui sont avec lui et là vu que c'est un contexte de ayat qui nous parle de la punition d'Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé aux kafirines et bien là il dit subhanahu wa ta'ala qul Ar-Rahman Allah Azza wa Jall il est miséricordieux envers ces mu'minines, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mu'minines qui sont avec lui les croyants et que ces croyants là tant qu'ils sont sur le chemin d'Allah sur le chemin du monothéisme en obéissant à son livre et à son prophète alayhi sallallahu wa et eh bien ils ne doivent s'attendre qu'à la miséricorde d'Allah ils n'ont pas à Craindre, en quelque sorte, le sort de al kafirine tant qu'ils sont, bien sûr, sur le vrai Iman que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, ça c'est de un, et aussi de deux, Allah, azza wa par sa rahman, par sa miséricorde, il est avec eux, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va les supporter, contre les kafirin, contre leurs ennemis, ça veut dire, le sort est entre les mains d'Ar-Rahman, et c'est pour ça, ça dit juste après, ici, amanna bihi. On croit en lui, on croit en, en Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous mettons notre pleine confiance exclusive en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous assister. Et ça, ça nous rappelle plusieurs autres ayats dans le Qur'an karim qui mettent le iman avec le tawakkul. Comme Allah azza wa jalla, il dit فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ et la ayah que nous connaissons tous qui est « Iyaka na'abudu wa iyaka » Nasta'in, iya ka na'bud, nous adorons Allah Azza wa Dala, Allah subhanahu d'Allah Azza wa ici c'est quoi? C'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit subhanahu wa ta'ala, qull hu ar-Rahmanu, amanna bihi, on croit en lui, on croit en ar-Rahman. Une autre raison peut-être, quallahu a'lam, c'est le fait que les moucherikis de Qoreish, comme c'est cité dans plusieurs narrations de Asira, et eh bien il euh, débattait avec le prophète entre autres sur ce point sur ce nom d'Allah il rejetait le nom qui est Ar-Rahman il ne voulait pas croire en Ar-Rahman il disait il s'appelle Allah mais il ne s'appelle pas Ar-Rahman Même les mouchriquines qui croyaient en Allah Azza wa en lui associant bien sûr d'autres partenaires, ils étaient quand même des mouchriquines, mais ils reniaient le nom Ar-Rahman. Alors c'est comme si Allah Azza wa il dit « Amen, Nabi, nous les musulmans, les croyons en croit en Ar-Rahman, celui que vous reniez. » Subhanallah. Après ça, il dit « Fasa t'alamuna, man huwa fi dalalin mubin. » Vous allez voir qui est dans un égarement qui est évident, dans l'égarement qui est clair. Vous allez savoir quand Eh bien vous allez savoir dans l'avenir dans l'avenir de ce monde mais aussi dans dans l'akhirah c'est parce que Allah Azza il donne la victoire à ses prophètes dans ad-dunya ainsi que dans l'akhirah inna lanansuru rusulana wa alladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu al-ashhad alors qui est dans un égarement qui est évident Eh bien c'est vous ayouha al-mushrikun et c'est les mushrikun de chaque ère. et c'est pour cela que de nos jours est-ce que reste quelque chose de la religion, des pratiques de Abu Jahal et de Abu Lahab Est-ce qu'il reste quelqu'un qui, qui, euh, qui adore Allat lat ou Al-Uzza et les statues et ainsi de suite, que eux ils adoraient Non, il y a bien sûr d'autres formes de shirk comme ça Cheypan, à chaque génération il vient pour inventer et pour égarer des gens qui s'inventent de nouvelles formes de coffres et de shirk, mais à chaque fois que quelque temps, une ou quelques générations passent, eh bien, il s'avère avec le temps que ces gens-là étaient sur un égarement qui est évident et qui ne convainc plus personne, qui n'attire plus personne par la suite et que les générations qui viennent par la suite vont trouver que ça c'est une chose qui est ridicule et, euh, ou bien par contre... Bien sûr, le message des prophètes et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est de l'iman et de tawhid, ça c'est al-haqqu, al, al mubin c'est la vérité qui va rester jusqu'à la fin des temps comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a écrit. Donc on retient entre autres de cette ayah bien sûr ce lien entre al-iman et entre at-tawakkul entre croire en Allah azza wa et avoir... Tawakkul en Lui Subhana wa Ta'ala, que le tawakkul c'est quelque chose de très important dans l'iman comme il dit Subhana wa Ta'ala Allah in kuntum mu'minin. Il faut placer votre confiance en Allah Azza wa Jall. Si vraiment vous êtes des mu'minin, si vous avez l'iman, vous êtes des vrais croyants en Allah Subhana wa Ta'ala. La dernière ayah ici dans sourate Al-Mulk, la ayah numéro 30, il dit Subhana wa Ta'ala Pul araitum in Osbahama Ukum Raura Famay Ti kumbima im Ma'in. Set ayah elle nous parle de l'une des plus grands niram qui existent sur cette terre, Irla Azzawajal, il, leur, il les avertit encore une fois. Que les gens, souvent, lorsqu'ils ont tout, eh bien, ils vont, ils commencent comme les gens qui vivent dans le confort de nos jours, beaucoup d'êtres humains de nos jours dans le monde vivent dans le confort, et là, ils se soucient des, des détails, de l'accessoire, encore une fois, ils oublient les choses de base qu'ils prennent pour acquis. Et la chose de base qu'Allah Allah wa Jalla nous cite ici c'est al-ma' a pas de vie. Si Allah Azza wa wa ta Ta'ala, il enlève l'eau à un peuple, à une civilisation, à une communauté, autre chose, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, eh bien, rien d'autre ne va leur servir. Il n'y a rien qui peut être une alternative à l'eau et il n'y a rien qui peut fonctionner dans cette vie sans l'eau. Et c'est pour ça qu'Allah, Azza il le rappelle que si Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous enlève, il vous coupe l'accès à cette eau, eh bien, qu'est-ce qui va arriver Qui pourra vous amener Qui pourra vous ramener cette eau Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Qul, dit, ara'aytum, imaginez, Euh, in asbaha ukum ghawra si votre eau était absorbée au plus profond de la terre si la terre elle commence à absorber l'eau tellement de façon tellement profonde que même comme ils disent ici les ulama al-fu'ou c'est tous les autres outils même les outils contemporains que nous avons si les gens commencent à creuser creuser creuser mais l'eau est trop profonde il y a plus d'eau en bas dans la terre, parce que l'eau, elle est soit dans la terre, ou bien elle est dans le ciel et Allah Zaudé la fait descendre. S'il y a des temps de sécheresse, de sécheresse complète et absolue, Allah Zaudé fait en sorte que le ciel, ça veut dire, il n'y a plus de pluie qui tombe, de côté, et de l'autre côté aussi, que la terre, elle va absorber toute l'eau qui était, qui était accessible aux êtres humains auparavant, à travers des puits et autre chose. Alors, Qu'est-ce que vous allez avoir? C'est quoi votre autre alternative ou bien qui va vous amener l'eau de source? Fama bima in ma'in. Qui vous apporterait de l'eau de source? Bima'in ma'in ay nab'in sa'ih jarin 'ala wajhi al-ard tashrabuna minhu wa tasquna an'amakum wa ashjarakum wa zuru'akum ici le mot ma'in marine, se traduit habituellement ici dans les masahif euh, ou bien la traduction des masahif comme étant l'eau de source mais comme ils disent les ulama al-ma'ul ma'in l'eau qui est ma'in bien sûr c'est l'eau qui est facilement accessible l'eau qui est abondante et, et qui coule et qui est euh, et qui est sur cette terre bien sûr en plus de l'eau qu'Allah Azza il fait il fait descendre du ciel subhanahu wa Ta'ala فهذا من فضله وكرمه ça ça fait partie de de ces grands euh, de ces grandes ni'am des bienfaits d'Allah subhanahu wa Ta'ala cette eau qui nous a accordé subhanahu wa Ta'ala alors si Allah Azza wa Jalla il nous enlève cette eau هذا استفهام للنفي ça c'est une question qui Il n'y a pas de réponse, là. la question, il n'y a pas de réponse, ça ne dit pas, ah, c'est Allah Azza wa Jalla qui peut vous le ramener subhanahu wa ta'ala, mais ici les ulemas, ils disent, ça c'est un style dans la langue arabe, estifhamun linafi, c'est une question qui contient la négation, ça veut dire, il n'y a personne qui pourra vous accorder une deuxième fois l'accès à cette eau à part Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah azza wa jalla qui est le razzaq subhanahu wa ta'ala et ça bien sûr, un Allah azza wa jalla nous cite dans cette ayah on peut faire un qiyas une analogie avec plusieurs autres choses dans la vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous enlève la santé subhanahu wa ta'ala dans ayats, Allah azza wa jalla si Allah subhanahu wa ta'ala nous enlève la nuit il y a pas de nuit, il n'y a que le jour, on n'est pas capable de dormir, on ne peut pas avoir de tranquillité. Ou le contraire, si Allah Azza wa il nous enlève un nahar et que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que cette vie-là va devenir une vie qui est nocturne pour toujours, qui va nous amener, qui va nous amener le jour et le soleil, ainsi de suite, si Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève l'une de ces ni'am encore une fois, que nous prenons très souvent et le plus souvent pour acquis. Et on oublie que si Allah Azza wa Jal, il nous enlève l'une de ces ni'am une seule de ces ni'am pour une durée prolongée, eh bien la vie humaine ne pourra plus continuer ou bien elle va souffrir très grandement des conséquences, das ta'ala, al-afwa wal-afiyya, donc ça c'est la fin de tafsir, al-mulk, la fin de tafsir, al-mulk et après surat al-mulk, in-shallah, on commencera bien sûr avec surat al-qalam, bi الله سبحانه wa ta'ala,